J'ai traîné dans le hall. À l'époque, toi, on ne voyait pas. On a grandi ensemble, mais si je tombe en toll. Sur toi, je ne compterais pas. On a j'ai traîné dans le hall. À l'époque, toi, on ne voyait pas. On a grandi ensemble, mais si je tombe en tôle. Je ne contraint pas C'est triste, mais c'est la vérité T'es mon pote, mais si j'tombe, je tombe, tu vas m'éviter Je le sais, je veux pas dériver T'es là, quand je suis invité en VIP Tu m'appelles mon ref, tous les jours T'es bon qu'à faire le mi sur sous les tours tu comptes sur moi quand t'es en galère, t'es peut-être pas un traître mais t'en as l'air L'argent c'est le vice de tous les hommes Tu vois tes vrais gars quand t'as des hommes Pas avant, pas après Parce que c'est là que la fierté sonne Hey c'est bête mais c'est comme ça Les hommes sont comme ça On est des hommes on se dira jamais tout Mais toi t'es une lobe ça Donc t'as parlé, t'as parlé on bossait ensemble, on sait le taf carré Mais toi t'as parlé C'est dommage ça m'a tristé T'es devenu un gars grave matrixé T'as jamais stoppé les teaspeys C'est pareil que tu sois à blanc On, on a le dans le Allez dans toi, toi on ne voyait pas On a grandi ensemble Mais si je tombe en tol. Oh non, j'ai traîné dans le hall Allez pour toi on ne voyait pas On a grandi ensemble mais si je tombe en top. De la <laughs>